Faites chauffer les consoles, démarrez les ordinateurs, Indy 500, c'est parti. Bonjour. Damien Mayence, bonjour Bonjour Eddie Margueron, bonjour Bonjour. respectivement cofondateur de PixelNest Studio et lead programmeur de Cthulhut et directeur artistique de Cthulhu Toujours et associé non fondateur du studio PixelNest. On va revenir sur, sur tout ça, bien sûr. Comment allez-vous Très bien, et merci pour l'invitation. Bah merci beaucoup d'y avoir répondu, euh, on va comme d'habitude dérouler l'interview en trois actes, on va revenir sur vos parcours respectifs, on va revenir sur vos précédents jeux avant de parler de celui qui nous intéresse. Mais avant ça, je vous demande de vous présenter assez rapidement à nos auditeurs et à nos auditrices. Euh, alors moi c'est Damien, je suis dans le jeu vidéo indé depuis 11 ans et avant je faisais des trucs moins marrants type euh, programmer pour des banques ou euh, des portails d'emploi. Et moi, du coup, Eddy Margueron, je suis dans le jeu vidéo depuis bien 8 ans maintenant. J'ai travaillé d'abord dans, des... dans le jeu vidéo mobile, et puis ensuite j'ai eu une période en freelance, et aujourd'hui je suis à la tête de mon studio, avec Damien. Et justement, on va parler de Cthulhu. Ça sort le 14 avril 2025. C'est édité donc par T-Games. C'est développé par Pixel Nest Studio et Headbank Club. C'est eux notamment à qui on doit Shotgun King, mais aussi Death Tower, qui est encore aujourd'hui en Kickstarter au moment où on enregistre cette émission. C'est disponible sur Steam. Ce sera disponible un tout petit peu plus tard, normalement sur Nintendo Switch, si tout se goupille bien. Et ça coûtera 14,99 euros. C'est bien ça exactement ça. <rire> Nous allons commencer donc par nos quatre virages, les fameuses questions pour découvrir un petit peu plus nos invités. Avec tout d'abord le premier coup de cœur, honneur à celui qui a cofondé le studio, Damien. Ton premier coup de cœur, lequel est-il bon, Là, le, le premier souvenir ou le plus marquant, je pense que c'est Half-Life, euh, que j'ai vraiment découvert sans savoir trop ce que c'était. Alors... Je suis tombé dans le vidéo assez tôt. On m'a mis des jeux vidéo à 4-5 ans dans les pattes, sur des, des vieux ordinateurs. Mais Half-Life, euh, grosse claque de. Euh, ah oui, on peut, on peut raconter une histoire, on peut faire ressentir des émotions, enfin, c'est pas que du gameplay. Euh, voilà, je pense que c'est un des jeux qui m'aura le plus marqué, et même maintenant qu'ils qui continuent de me suivre, je cherche pas mal de jeux qui ressemblent à ça. Euh, je ouais. rejoue régulièrement à des choses qui ressemblent à Half-Life. Et dis-toi de ton côté Bah moi de mon côté, euh, si je me souviens, j'ai bien commencé la, le jeu vidéo euh, avec une Game Boy Color et Pokémon Rouge, mm -hmm. ça remonte à longtemps, mais quand je me souviens du passé euh, et de, me, de mes vrais débuts de joueur, ça va plutôt être l'époque PlayStation 2 avec les Ratchet Clank, les Jak Daxter, les Sly Cooper, Voilà ce genre de jeu. Dans, dans cette période PS2, c'est là que se situe le, le meilleur jeu que tu as joué Le meilleur jeu auquel j'ai joué, ah non, pour moi c'est plus récent que ça, ce sera The Witcher 3, okay. je pense. Pourquoi donc Pour tout ce qui m'a fait vivre, pour tout l'univers et le... comment dire C'est le premier vrai exemple de open world qui m'a vraiment convaincu par, mmh. la, par la recette, où on a vraiment envie de se promener de partout et il y a vraiment ce côté, euh, c'est un autre monde à visiter. Damien, toi, de ton côté, tu parlais d'Ive Life il y a quelques instants. Tu disais que je cherchais encore des, des jeux qui lui ressemblent. Est-ce que c'est le meilleur jeu auquel tu as joué, du coup Non, pas du tout. Je pense que le meilleur jeu auquel j'ai joué, moi, c'est Warcraft 3, euh, qui est beaucoup plus systémique et beaucoup moins dans le... Même s'il y avait un univers, mais bon. Euh, vraiment, le jeu auquel j'ai passé euh, tout mon lycée, je pense, dessus, avec la quantité... Que ce soit le jeu de base ou le... la quantité de modes, euh, Dota et compagnie. Mmh. Euh, vraiment, pour moi, l'exemple le, du premier jeu service, mais qui ne disait pas son nom un peu, hein, et, et sur lequel on pouvait, on pouvait avoir tellement de gameplay différents, tellement de choses. Mmh. Voilà. Le moment euh, qui t'a donné envie de, de rentrer dans l'industrie, euh, c'est lequel, Damien euh, Est-ce que c'est justement euh, euh, certains jeux qui t'ont donné envie Est-ce que c'est peut-être des rencontres qui t'ont donné envie de, de t'investir dans le monde du jeu vidéo ouais ça va être un peu des deux. Euh, c'est surtout... Alors, c'est l'époque... Euh, on... Quand je commence mes études d'informatique, on en parlera après, mais euh, il y avait un truc qui s'appelait Xena à l'époque, qui était fait par Microsoft, et c'était la promesse de... Euh, OK, vous pouvez faire des jeux, euh, mais de manière un peu plus simple, et en plus, vous pourrez aller sur euh, la Xbox 360 à l'époque. Donc, euh, ça m'est pas mal intéressé. Et donc, à ce moment-là, il y a des studios euh, bah, Flying Hawk, donc Thomas Altenburger ou Swing Swing Submarine, euh, Donc je les vois apparaître sur Twitter, je suis leur parcours, et ça me fascine complètement, cette, cette idée de... OK c'est Des gens qui ont l'air normaux, les Français, et on peut suivre leur parcours, et ça a l'air trop bien en fait ce qu'ils font. Mm -hmm. et, euh, et les gens, du bon, coup, je vais rencontrer assez vite euh, différents événements après, mais c'était vraiment le début de ouais, mais ça que je veux faire. Moi. Mais c'est super tôt quand même, parce que euh, là, on parle de la Xbox 360, donc peut-être euh, 2010 euh, dans ces eaux-là Peut-être un peu ouais. plus tard avec la naissance de Twitter Je ne suis pas tout jeune, <rire> je contre, en en... Musique, <rire> plus jeune. Par contre, non plus d'ailleurs. <rire> Ouais, C'est au début de mes études, euh, vraiment la première année de DUT, on va 2000, 2007, 2007, 2008. Euh. Ah ouais, ok, donc vraiment au tout début de la, la Xbox 3. Ok, ouais. incroyable. Et toi, de ton côté, Eddie, quel est euh, le ouais. moment qui t'a donné envie de rentrer dans cette industrie C'est un moment de reconversion professionnelle où, sortie post-bac, euh, je suis parti faire des études comme j'avais prévu de chimie. Mm -hmm. et, euh, et au bout d'un an, un an et demi de, de, de galère et de. Je pas au bon endroit, je comprends pas ce qui se passe. Je me suis rendu compte que bah, ce que je faisais en passion à côté sur mon temps libre, des petits jeux euh, avec des RPG makers, des... de la 3D avec euh, les outils de l'époque, euh, en fait ça pouvait être un métier. Donc euh, je me suis renseigné, j'ai trouvé une formation, et puis, euh, puis très vite j'ai capté que c'était ça que je voulais faire. Okay. Ça ma voix. Pareil, on est dans la même période temporelle que Damien, ou c'est un tout petit peu plus euh, récent Ça correspond aussi à ça, ouais. Sauf que moi, je suis parti faire des études à ce moment-là. <rire> Eddie a 50 mois avec moi. <rire> <Voilà>. <rire> ce qui explique un petit décalage. <rire> Eddy, on termine avec toi pour le jeu qui t'inspire le plus. Est-ce que euh, The Witcher 3 euh, est ta référence ou est-ce que tu en as d'autres Alors, je n'ai pas comme référence des, des énormes AAA comme ça. Par contre, j'ai quelques jeux qui m'inspirent énormément et qui sont plus à l'échelle 1D. Ça va être des jeux comme Lupiro, Champ of okay. Balatro ou FTL. Voilà, ce genre de jeu plus petit, mais beaucoup plus, plus réaliste, plus impressionnant pour, le pour leur côté indé. Ok. Toi, de ton côté, Damien, pour conclure, pareil, tu rejoins un peu cette, cette réflexion d'Eddie euh, Moi, non. Pour le coup, les jeux qui m'inspirent sont les, justement les AAA où le budget est totalement euh, faramineux. Typiquement, Wario Wonder, je pense que c'est une des dernières claques que j'ai prises en me disant « Ok, okay ». Si on, a, si on a un budget illimité pour chaque niveau, qu'est-ce qu'on peut faire Et euh, voilà. Enfin, euh, des choses qu'on n'atteindra jamais, mais justement, en fait, euh, cette proposition de. Bon, si l'argent ne compte plus, qu'est-ce qu'on peut faire Et, et c'est du fun, en fait. Voilà. Vraiment, euh, on donne beaucoup de plaisir aux joueurs. Eh bien, on referme ces quatre virages pour se plonger un petit peu plus dans la création de Pixel Nest Studio et aussi des jeux qui en ont découlé, mais pas que. Euh, Damien, Pixel Nest Studio, euh, ça naît aux environs de 2015, c'est ça 2014, le 4 février 2014 précisément, précis. Après, voilà, avec moi et Mathieu Auger à l'époque, qui était mon, mon associé jusqu'à 2018, euh, qui était un camarade de classe, de, de master informatique. Et donc tous les deux, on, on pourrissait un petit peu dans des startups et dans des trucs. Moi, je suis dans un truc de portail d'emploi et lui, une startup d'analytics, des trucs business au possible. Et on avait toujours émis le souhait de, de, de faire un truc ensemble, voilà, de travailler ensemble. Pour le projet, c'était surtout ça. Mm -hmm. euh, et donc, quand on crée Pixel Nest, on est parti pour faire une appli de cuisine sur mobile. Donc, euh, vraiment, euh, très très jeu vidéo. Il va y avoir un an après la création, de il ne se passe pas grand-chose parce qu'on patauge et on trouve pas trop ce qu'on veut faire. Et euh, c'est un peu le moment où Unity, le moteur de jeu, euh, va sortir ses outils 2D. Euh, il voilà, y a une version charnière où d'un coup... Ça va être facile de faire de la 2D avec Unity. Et on s'engouffre dedans parce qu'on enfin on fait un, un tuto qui fait des millions de vues parce qu'on arrive à choper un, une version avant tout le monde. Euh, okay. Et puis on se met à apprendre le truc. Alors pour l'histoire, il suffisait de changer l'URL. Il fallait juste taper le, de, le numéro de la version dans l'URL pour avoir accès à l'exécutable. On avait une écrume pour faire un tuto dans la foulée. Et ça nous avait un peu lancé là-dedans. Notre histoire elle est liée aussi au Stunfest. Euh, qui est un festival sur Rennes euh, qui était un festival sur Rennes de jeux, euh, il y avait de l'arcade il y avait du jeu indé, des conférences, des tournois et tout, et pour l'édition 2015 ils faisaient un kickstarter et la récompense c'était de faire un vaisseau dans un shmup euh, qui était fait pour l'occasion de ce festival et euh, il se trouve qu'on enfin, était les prestataires chargés de faire le jeu mmh. donc c'est ça qui nous lance un petit peu euh, dans le jeu vidéo euh, puisque déjà il fallait trouver un peu de boulot euh, rémunéré Et, euh, et puis bah, voilà, on était assez chaud sur euh, Unity et la 2D, euh, on les connaissait bien. Tout se goupillait bien pour faire un shmup pour le Stunfest. Alors le shmup, est-ce que c'est Boulette TML for Unity ou est-ce que c'est est Sterden euh, Alors c'est le shmup Fest, qui était du coup le shmup du Stunfest. Mais justement, en faisant ce jeu, on fait un, une techno. Donc euh, Boulette TML est un truc euh, qui date de Java, des années 2000, et qui permet de faire des jolis patterns euh, et des boulettes dans tous les sens à l'écran. Euh, de façon un peu coordonnée géométrique et donc on va en faire une version euh, Compatible Unity et euh, bah, on passe du temps là-dessus, au final on a fait beaucoup plus que prévu pour, euh, pour le festival et on se dit bah, on a une super techno, déjà on va la vendre à côté et euh, bah, on a un jeu qui est rigolo, euh, si on change les sprites et, et qu'on rajoute un peu de contenu, on le sort sous un autre nom et puis voilà, ça fera un bon jeu quoi. Mm. et donc euh, le projet de Sterellen commence comme ça Euh, on se dit, voilà, en trois mois, ça sera, ça sera vite fait, on rajoute euh, trois boss, on change les images, et puis basta. On voit qu'il va prendre 18 mois, hein, finalement. Ça donne Marvel Vietnam, un classique. <rire> euh, voilà On se lance comme parfois. Tout est question de hasard un petit peu et d'opportunité, de, de, de, et un peu de folie, je pense. Alors, il y a deux versions de Steraden Il y a une version, on va dire, Vanilla, et puis il y a une version qui s'appelle Binary Stars, euh, qui est en et... gros une version euh, NNS avec tout ce que vous avez rajouté de plus. Pourquoi avoir continué à travailler sur Star Eden Est-ce que c'est justement pour prendre de l'expérience Est-ce que vous sentiez qu'il y avait encore moyen de faire encore mieux que, que la première version Oui, euh, Binary Stars, déjà, c'est la Switch. Euh, quand la Switch sort, on voit des jeux comme Neurovoider. Donc, euh... On revient à Flying Hawk avec qui on est vraiment très proche mmh. Et on se dit, zut, ils ont réussi à avoir la Switch au début. Et euh, bah, ils se font beaucoup d'argent, on va pas se mentir. C'était une grosse chance pour eux, parce qu'il y avait peu de jeux sur l'e-shop. E et donc, on se dit, bah, il, nous faut, euh, il faut qu'on soit sur Switch. Et on promet du coup, une version, où on peut jouer en coop sur la Switch. À notre éditeur, à l'époque, Plugin Digital. Euh, parce que voilà, ça se prêtait avec les Joy-Con et tout. Et on se dit, bon, on fait une mise à jour. Mais la version de base avait bien, déjà bien marché, donc on, on avait aussi euh, un peu de réserve pour faire, euh, je crois qu'on a fait huit mois de développement sur le, cette add-on, et on avait en stock un paquet de frustrations, euh, de features pas faites, de, de choses, et on s'est dit, ben on met tout, voilà. On met des boss cachés, on met des vaisseaux différents, on met de la coop, on rééquilibre, euh, on y va quoi. Et ça donne un jeu qui donne super envie, hein, franchement, pour les amateurs de, de Shoot Them Up. Euh, je vous invite à vous pencher sur Star Eden, Binary Stars, euh, qui, qui est encore disponible sur, sur toutes les, les plateformes d'achat, euh, si je ne dis pas de, de bêtises. Et une version de PlayStation 5 qui vient d'être annoncée. J'en profite. Ah, voilà. Incroyable! Version PlayStation 5 en plus. Fait, enfin, avec vous des savez, boîtes physiques et tout. Hein. Vous ah, savez bah, ce qu'il vous reste à faire si vous êtes fan de, de Shoot'em Up. C'est rare quand même qu'on ait des, des Shoot'em Up. Quoi que tu as bossé avec euh, euh, euh, le développeur de The Next, Penelope, même si on est sur un Shoot'em Up assez, on va dire, euh, différencié. Euh, Aurélien Regard, voilà. Je cherchais, euh, je cherchais le, le terme avec, euh, avec Flipon notamment, mais on va revenir dessus. Mais avant ça. Euh, tu vas travailler avec Monkey Moon. Est-ce que c'est Et... là que tu rencontres Eddie euh, non, ça non, Eddie, c'est après. Ok. <rire> Attends, je... euh, si, c'est ça, c'est Night Call d'abord. Et euh... ensuite Flat Eye, absolument. Ouais. Ouais. Laurent, je rencontre Laurent, à des... Laurent Victorino à des événements. Euh... Je ne sais pas, on est en quoi On est en 2017. Dit. On doit se croiser à un EIGD à Paris ou, ça, ou un Indicade enfin un événement à Paris. Et, euh, et on accroche bien, on discute bien en ligne après. Et donc lui, il commence, euh, commence Nightcall euh, de son côté. Et ça devient un bourbier euh, sans nom, ce projet. Et à un moment, il me demande Tu veux pas faire le pompier puisque Réputation que je vais traîner un après. <rire> et euh, donc je, voilà j'ai été le programmeur pompier sur euh, Nightcall, histoire de juste dire ah, bah, Il, faut, qu sorte, quoi. il faut, qu faut que ça sorte. Il faut que ça fasse un jeu et que ça sorte. Euh... Euh, et après, après ce jeu, du coup. Je rejoins euh, un studio nantais qui s'appelle Lone Stone et où je rencontre un certain Eddie Margueron sur une prod. Eddie, du coup, comment s'est passée cette rencontre eh C'était, euh, je crois, le premier du coup, développeur qui vient en renfort sur le jeu, encore une fois en pompier, et euh, donc euh, a, il a eu droit à un accueil chaleureux parce qu'on en avait bien besoin. <rire> Donc euh, bah, ça a tout de suite euh, bien fonctionné, parce qu'on a bien bossé ensemble, on a très vite capté que ça marchait bien. Mm -hmm. Et du coup, de fil en aiguille, euh, on a gardé contact, on a continué à se voir, et puis, euh, puis ensuite euh, est venu le temps de, moi de, pour moi d'aller faire autre chose. Donc je suis parti en freelance, et je suis parti pour travailler avec euh, bah, du coup, Damien et Laurent Victorino sur Eye, euh, le jeu suivant de Monkey Moon. Et donc là, vraiment, on a commencé à travailler vraiment ensemble avec Damien. Et toi, Damien, entre-temps, tu vas développer Flipon. On parlait d'Aurélien Regard. C'est avec lui, justement, que tu, vas, que tu vas réaliser ce jeu. Et là, on est sur un pouillot-pouillot, sur un euh, finalement. C'est quoi, un jeu de transition euh, Alors là-bas, c'était un jeu pour ma copine. Euh, J'en ai marre qu'elle ah, okay, jouait quand même des, des vaches 3 pourris. Je lui ai dit, t'en fais un euh, qui ne te prend pas pour, euh, <rire> pour une idiote. Donc, Incroyable euh... Bon, j'ai mis euh, 8 ans à le faire, en vrai, donc elle <rire> a eu le temps de jouer à beaucoup de match 3 uh, free-to-play. Euh, euh, et puis ça m'amusait quand même. J'aime bien, euh, c'est plutôt Tetris Attack, un euh, speedbase base ou panel de Pon en, en oui, japonais. Okay. Euh, mais c'est bon, ce genre de jeu. Euh, et puis, bah, quand je commence un truc, j'aime bien aller au bout. Donc, il euh, y a un petit acharnement hein, sur ce projet, euh, pas forcément très rationnel, mais... Euh... Euh, ça prenait un petit peu et puis euh, euh, j'ai présenté le jeu à, à Plugin Digital avec un AFS Terrenen et ils m'ont dit bah, on peut payer un graphiste parce que c'était moche, hein, on va pas se mentir, euh, il, fallait, <rire> il fallait mettre un peu le niveau au-dessus et ils ont tout de suite pensé, eux ils connaissaient bien Aurélien Regal, ils éditaient plusieurs de leurs jeux euh, donc ils m'ont mis en contact avec lui et ils ont financé euh, en fait toute la refonte graphique euh, et c'est Aurélien qui va en fait trouver euh, tout cet univers, ses euh, personnages, il va écrire les dialogues. Va transformer le jeu en ce qu'il est maintenant mmh. euh, et voilà il avait vraiment enfin, il avait cette, cette sensibilité je pense euh, un peu japonisante euh, qu'il fallait apporter pour euh, pour ce genre de jeu euh, donc voilà c'est une rencontre enfin c'est via l'éditeur et euh, une, une super rencontre franchement j'ai adoré travailler avec Aurélien j'espère que ça se reproduira à l'occasion euh, euh, si, si on peut parce que c'était vraiment euh, un très beau projet et donc Flipon est sorti donc euh, je suis parti de Lone Stone juste avant le premier confinement, j'ai toujours été très doué pour partir au pire moment de mes boulots, bien sûr, <rire> euh, et donc j'ai terminé Flipon pendant le confinement Covid okay. avec, euh, avec mon livret A. Voilà. Avant de rejoindre FlatEye du coup, avant de rejoindre l'équipe euh... Oui, c'est ça, autant que FlatEye se monte, se lance et tout, ouais. donc ça avait pris un peu de temps. Quand est-ce que euh, se décide et dit, euh, la volonté de, de rejoindre Damien euh, chez PixelNest Studio euh, et ben Moi, en fait, dans ma tête, c'est sorti juste après Flattaï, où euh, je commençais à me dire bon qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue de trouver des missions Flattaï, c'était chouette, mais est-ce qu'on veut continuer à faire ça longtemps Et je me suis dit bah je vais essayer de motiver Damien, ou de comment dire, lui montrer que c'est un dev, je suis un artiste, Il y a peut-être moyen qu'on fasse des jeux ensemble. Mmh. Et donc petit à petit, euh, on a démarré euh, Cthulhu, euh, d'abord par un petit jeu coop, et puis petit à, de fil en aiguille, euh, le chemin s'est fait où on a fini par se dire mais allez, faisons deux jeux vidéo ensemble en fait. Toi Damien, comment s'est passée euh, l'intégration justement de, de Eddy Est-ce que Cthulhu, c'est une idée que vous avez eue en commun Ou est-ce que c'était une idée que. Que, comment dire, qui traînait dans les, dans les cartons de, de Pixel Nest Studio, voire peut-être qui traînait aussi du côté d'Eddie, de, parce qu'il y a, y a un jeu qui s'appelle Dice Jun, je crois, alors qui est quand même très différent, mais il y a peut-être déjà des, des petites bribes de, de Cthulhu dedans Ah, pas du tout. Moi, c'était un petit projet, un petit proto pour euh, apprendre à coder sur Unity, okay. euh, où il fallait que je me motive un petit peu euh, pour apprendre. Mm -hmm. et euh, Donc, c'est voilà, plus un projet perso euh, qui n'ira pas plus loin que la petite démo qu'il qu y a sur mon portfolio. Oui, il euh, y a un peu tout ça, il y, y avait euh, avant que mon Gus explose, j'y jouais avant que ce soit cool, je peux dire ça. Euh, en fait, je, on avait fait découvrir le jeu euh, 4-5 mois avant que mon Gus explose, et je me suis dit ok c'est sympa, ça ira pas très loin, il y a moyen de faire mieux, voilà, je pense que c'est sympa. <rire> enfin, on, on parle de la première version de mon Gus public, c'est euh, quand même pas grand chose. Hein je me suis dit, bon, euh, on peut peut-être essayer de trouver des idées, enfin, refaire le jeu et un peu plus sympa, <rire> bref. ou bon, Un peu prétentieux, hein, mais, euh, mais euh, c'était un peu le point de départ, en tout cas, de faire un jeu, euh, jeu multijoueur, euh, compétitif. On voulait le tourner autour de Cthulhu, parce que la, Cthulhu, c'est un peu domaine public, donc oui, c'est oui. assez facile de, de prendre des éléments de ça. Euh, en gros, euh, on voulait... Euh, l'exploration d'un temple, jouer beaucoup sur l'obscurité, pouvoir cacher les cadavres, pouvoir jouer, se, se cacher dans le noir, ce genre de choses. D'accord. Euh, et un gameplay un peu là, Among Us avec des traîtres parmi, parmi des joueurs euh, et des QTE. On, on copiait pas mal, mais c'était pas connu Among Us, donc c'était pas grave à l'époque. Euh, enfin, on, on va prototyper, mais on n'arrivait pas trop parce qu'on est vraiment que en 2D euh, et on voulait de la lumière qui, se pré enfin, qui, qui réagit bien au mur... Euh, Et tout ça. Enfin, en fait on voulait, un, on voulait clairement de la 3D quoi. Euh, pour que ça marche il fallait que ce soit en 3D mais on ne savait pas faire et j'avais pas actuellement, enfin c'était un moment où je ne travaillais pas avec Eddy euh, donc ça bloquait un petit peu techniquement euh, et après euh, mon gus explose et là je me dis bon, eh ben, on arrête tout hein. ça sert à rien hein. on ne peut pas concurrencer ça et on va passer pour les copieurs, donc là, là c'est foutu euh, mais bon c'est ce game design de, de jeu coop qui traîne un peu dans les cartons Et avec Eddie, donc quand il commence à me relancer pour faire un truc, moi je lui dis j'ai ça, lui il me dit je veux faire un jeu où on creuse, j'ai dit ok pourquoi pas, bon, écoute, moi je veux garder les mécaniques dans le noir, toi tu veux creuser, donc on euh, va faire un jeu où on creuse et dans le noir. Et puis, euh... <rire> donc le premier proto de Cthulhu euh, ne ressemble absolument pas au jeu que vous pouvez voir sur Steam, euh, c'est un jeu qui ressemble plutôt au Playstation 1, très dans le noir creuser pour trouver les trésors et les ramener, et c'est en équipe, mais contre d'autres équipes. C'était euh, okay. assez fun, en vrai, on a fait des parties où c'était assez marrant. Euh, ça n'avait aucun avenir, mais euh, on a lancé quoi. <rire> voilà, après, de fil en aiguille, euh, bon, on se dit bon, on tient un truc, alors on a essayé de le pitcher les éditeurs. Euh, ça prenait un petit peu, mais pas trop, en même temps on demandait beaucoup d'argent pour un truc qui n'était pas très bien défini mmh. et euh, en fait de, ça va nous forcer à redéfinir ça peut être le jeu complet et au fur et à mesure de se dire bon ça prend pas, on va prendre une direction qu'on maîtrise Différence. mieux. Ouais, C'est là que, ok, on va changer le style graphique, on va enlever le côté compétitif, Euh, et là, on est plus parti sur un côté Zelda, Zelda Force World notamment. Mm -hmm. Ce côté, euh, bon, on va faire un leaderboard à la fin, on peut se pourrir, mais euh, on est quand même tous ensemble. Et il faut résoudre un donjon ou un truc comme euh, ça. Ce qui va donner une démo assez catastrophique à la GameConf 2003. <rire> ouais, on va présenter à dire... Terrible parcours. <rire> ouais, on, on trébuche, on se relève. Hein. <rire> ouais totalement. On est dans l'itération, voilà. On est un peu des fois tête baissée et puis, on... bon, voilà. et donc on va présenter une démo euh, pas top à Sébastien Bénard, à Deep Knight et euh, Tenjutsu en ce moment, avec et qui a fait euh, beaucoup de jeux, bah, notamment du Motion twin et mmh. euh, on le voit à la GameCon, on lui présente ça et il nous dit que vous voulez faire, mais vous y êtes pas quoi. En gros. Et puis en, en discutant euh, un moment avec Eddie, ça s'illumine dans nos têtes. On se dit ok, c'est bon, on a trouvé on a passé Incroyable. deux jours à dire ouais ouais là c'est bon on sait on veut du fort boyard en fait voilà on veut que okay. euh, chaque salle soit une épreuve et à la fin il y a un trésor qui tombe du ciel voilà c'est ça qu'on veut d'accord okay. et ça va façonner euh, tout le plus actuel euh, assez simplement à partir de là c'était tout droit Alors, on pouvait, euh, on pouvait faire la croix mécanique de jeu aussi direction artistique à ce moment là euh, ça clique directement euh, ouais le, le oui. visuel ça a été euh, plein d'itérations plein de recherches plein de plein d'essais et d'erreurs et des trucs pas terribles Euh, par, passer d'un temple pour ensuite faire un niveau un peu plus euh, pirate, quête euh, fantomatique et, euh, et puis un autre dans le ciel c'était un peu voilà plein de tâtonnements, plein d'essais, plein de et pour poser la, le style visuel euh, pour moi j'avais beaucoup en référence euh, un petit peu Overcooked un petit peu ce côté euh, on fait du Lovecraft mais il ne faut pas que ce soit comment dire faut, on fait du Lovecraft qui ne ressemble pas à tout ce qui se fait en Lovecraft. C'est-à-dire pas trop gore, pas trop réaliste, pas trop... Voilà, On voulait quelque chose de familial. Mm -hmm. Donc il a fallu osciller un petit peu entre ça, entre un petit peu de Zelda, et voir comment tout mettre ensemble. Est-ce que justement, c'est pas un peu pernicieux d'avoir un style justement Lovecraftien, mais, mais qui finalement euh, est un petit peu édulcoré euh, C'était une, une bonne question qu'on s'est posée tout, tout du long du, pro, du projet où c'est vrai que c'est un peu... Bah, les fans de Lovecraft, euh, ils aiment l'horreur, le gore, le psychologique euh, et compagnie. Et on a fait... Euh, donc on a pris le pari. Et puis on s'est dit... Euh, mais l'univers est quand même vachement cool. Enfin, il y a des éléments qui sont vachement intéressants. Il n'y a pas que du, de l'horreur psychologique. Et maintenant que c'est dans le domaine public, on peut se permettre un peu plus de liberté là-dessus. Mm -hmm. euh, donc on, on a pris le pari, simplement. Et euh, en faisant... Il y a un événement sur Steam qui s'appelle Lovecraftian Days. Qui est euh, un événement Steam qui met en avant les, les jeux faits sur l'univers Lovecraft. Euh, et il se trouve qu'on se démarque plutôt bien des autres jeux, justement grâce à cette DA un petit peu, un petit peu plus ouverte, un petit peu plus familiale. Ok. On est plus sur l'humour. Après, euh, on va pas se mentir, Je, on a trouvé le nom à un moment et on s'est dit, bon, on va prendre Toulouse parce qu'on Toulouse, qu on va garder, en fait. C'est euh... <rire> le nom <rire> ouais. qui a déterminé le, le, le jeu, quoi. Euh, bah, ça a voilà, un peu coincé, on va dire après. Une fois qu'on avait trouvé ça, et c'est sûr que Toulouse était plus facile quand on était dans le noir à creuser et à trouver les temples enfouis, euh, c'était assez logique. Là, il y a peut-être moins de rapports, mais ouais, la carte de l'humour et des de... personnages. Alors, il y en a d'autres qui ne sont pas dans le domaine public. Je sais mmh. que c'est Factor News qui parlait du jeu et qui disait c'est dommage, il n'y a pas tous les personnages, ouais, mais la plupart sont sous copyright en fait. Okay. Donc, on, peut faire... on peut dire Toulouse euh, clairement, mais on ne peut pas dire. Euh je ne sais pas, Anir ou d'autres qui, qui sont euh, copyrightés. Euh, mais voilà, on peut quand même parler d'un peu de la manipulation des rêves ou des trucs. Enfin, on, on garde ces idées-là, mais on a plus joué la carte de l'humour, et puis c'est un peu un prétexte. Une... Mm. Et c'est pas grave, je pense. Oui, puis le, le nom du jeu est assez fantastique. Après, mm. je, dans, dans, dans ton portfolio, mon préféré, ça reste quand même Toudoom, qui est euh, mm. incroyable. <rire> en, termes de, en termes de nom. Bon, on va parler de Toulout, du coup Quel est, euh, quel est le concept du jeu C'est un jeu euh, de coopération dans, euh, en équipe, euh, dans un style très arcade. Euh, on s'inspire beaucoup des Zelda 2D, des temples, des, des mécanismes pour faire des puzzles, pour trouver du loot, des trésors. Euh, et donc on va enchaîner des, des salles, des donjons, pour, pour trouver des vieilles reliques perdues. Donc c'est un jeu qui se veut plutôt familial, plutôt coopératif, euh, en, pour une soirée entre amis, pour, euh, pour une soirée en couple, voilà. C'est généré euh, procéduralement euh... Alors pas du tout, euh, mmh. on fait les niveaux à la main, par contre on utilise un petit peu l'aléatoire pour euh, les, la décoration des murs par exemple, ou les, les effets mmh. au sol, ou pour, voilà, pour ce genre de choses. Au début on voulait faire quelque chose d'assez procédural, et en fait on s'est se rend, vite rendu compte que le procédural ne nous donnait pas assez de contrôle sur la partie, sur le, notamment ce qu'on appelle le pacing, c'est-à-dire les moments d'intensité forte et puis les moments plus tranquilles. Mmh. Euh, on n'avait pas le contrôle là-dessus. Ou En tout cas, pour l'avoir, ça demandait vraiment beaucoup plus de travail. Donc du coup, on s'est dit ben, on va faire les niveaux à la main. Comme ça, on contrôle complètement chacune des salles et ce qu'on veut faire à l'intérieur. Alors, euh, c'est un jeu en coop. néanmoins il y a la possibilité d'y jouer en solo Comment vous avez intégré euh, cette partie solo Moi, ça m'a rappelé un petit peu Luigi's Mansion 3 avec euh, Luigi notamment, où euh, grosso modo, vous avez un personnage euh, qui est le personnage principal et un autre personnage que vous pouvez utiliser euh, pour euh, faire, euh, on va dire, les, les, les tâches annexes. Comment avoir intégré ce, ce jeu solo Pourquoi avoir intégré euh, ce jeu solo comment à l'arrache, comme d'hab. <rire> le but, but c'est quand même de vendre le jeu. C'est pas de, c'est pas de le détruire dans l'émission. Non, non, mais bon, on est honnête. Hein. Moi, non, je, mais il faut, il faut, aussi. Je pense que l'honnêteté peut payer. Voilà. Et de toute façon, est on est un peu comme ça. Et non, mais il marche très bien le mode solo. Et à une semaine du, ou deux semaines du NeoFest, euh, le festival de démo Steam, là, qui a eu lieu en, en fin février on fait tester un petit peu et tout, et puis il y a des gens qui nous disent c'est quand même dommage que vous n'ayez pas de mode solo. Parce que là, vous vous coupez de, de 90% des joueurs, en fait. Mmh. Et bon, dès qu'on s'est dit, ouais, ouais, ben on fera ça plus tard. Et à un moment, en fait, à, à, à, voilà, à, à quelques jours du Neo Fest, on se dit, bah, en fait, c'est maintenant. Maintenant, on le fait, là. Et euh, Luigi's Mansion 3, c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'ai pitché. Euh, <rire> en disant, voilà, on appuie sur le stick, il euh, y a un truc qui pop, et on peut, on peut jouer à deux. Enfin, à deux, mais tout seul. Mmh. Voilà. Et en fait, c'était assez simple à mettre en œuvre. Alors après, il y avait pas mal de problèmes de softlock où, euh, bah en fait, si tu, si tu te coince dans un endroit où il faut appuyer sur un bouton pour sortir et que ton fantôme il est avec toi, bah, bon, bah, un peu foutu, quoi. Mm. Donc il a fallu ajouter des règles, des exceptions ou des, des, des, des barrières, en fait, pour éviter, euh, pour éviter ça. Mais globalement, c'était simple à mettre en place enfin, en suivant alors, le modèle de Luigi, quoi. Il y, a, il y a eu euh, des changements dans les énigmes, justement Est-ce que les énigmes sont pensées, alors, on l'a dit, c'est pensé pour du cop, mais euh, c'est pensé pour du deux joueurs, principalement au départ, et de trois à quatre, on, on conserve la même difficulté des énigmes, ou est-ce qu'on a une évolution, justement, de la difficulté des énigmes, en fonction du nombre de personnes qui sont présentes euh, en jeu Alors, on, ça, c'est un, une question qu'on s'est posée pendant le développement du jeu, où on s'est rendu compte que designer des salles et des puzzles pour un joueur et pour plusieurs joueurs, ça marche... Enfin, on n'a pas trouvé comment. C'est difficile de designer quelque chose où tu es obligé de coopérer, mais que ça doit marcher aussi quand t'es tout seul. Mmh. Donc on s'est dit, on va designer le jeu pour au moins deux joueurs, et le mode solo devra, impliquera forcément un fantôme ou une deuxième partie, quelqu un, quelqu un, un deuxième joueur, un faux deuxième joueur. Et après, pour le 3 et 4 joueurs, euh, on a des salles où à deux joueurs, entre 2 et 4 joueurs, ça marche très bien. Enfin, entre 1 et 4 joueurs, du coup. Euh, et on a d'autres salles où on a spécifiquement designé des salles pour quand on est euh, 4 joueurs dans la, dans la partie, 3 ou 4 joueurs. Parce qu'il y a besoin de, je sais pas, une salle qui se divise en X couloirs, bah, du coup il y a besoin que ça fonctionne pour, pour le nombre de joueurs. Donc, euh... Oui c'est ça, on a fait des variantes, euh, en gros il y a des salles où il y a des variantes 2, 3, 4 joueurs et, et qui sont chargées, bah, quand on arrive, euh, le jeu active la variante selon le nombre de joueurs qui sont, qui sont connectés. Ok. Quel est le principe de Cthulhu Parce qu'on a parlé du concept du jeu, mais il y a un principe qui consiste à récupérer de l'argent, c'est ça euh, Mais à quoi sert cet argent, finalement L'argent sert à charger un mystérieux portail détenu par un personnage avec une tête de poulpe, qui ressemble un peu à Ma entre Macron et Cthulhu. Et euh, <rire> donc, il faut lui donner plus de pouvoir, alors on ne sait pas trop pourquoi, il nous dit que c'est pour protéger le monde, mais il ne l'explique jamais vraiment. Il parle aussi d'une sorte de monnaie virtuelle, de bitcoin à lui... Euh, bref, on, on lui donne... Enfin, en fait, il nous a un peu emprisonnés. Mais en même temps, on ne joue pas des personnages très sympathiques. On joue un peu, sont coincés. Et, et comme on les joue, on a un petit peu d'empathie pour eux. Euh, donc on a quand même envie de les faire sortir. Donc on obéit un peu bêtement, ces trésors et en les jetant dans le chargé de l'énergie étrange. Et euh, l'histoire fait qu'il va se passer quelque chose quand même euh, à force de changer cette énergie, au détriment un petit peu de, de notre euh, Macron-Toulouse. Mais je crois que l'argent permet aussi de récupérer des, des comment dire des bonus passifs. C'est ça qui permet justement de se déplacer plus vite, d'encaisser plus de dégâts. C'est aussi ce, ce système-là. Oui, il euh, y a quelques montres effectivement. Enfin, c'est des, des passifs euh, qui permettent. Euh, globalement, ça donne des aides dans les salles qui peuvent être euh, bah, selon ces habilités plus ou moins difficiles à passer, notamment pour la plateforme. Donc euh, marcher plus longtemps dans le vide, faire un dash plus loin, être prévenu quand il y a... Donc on a un peu la Crash Bandicoot, euh, une référence PlayStation pour le coup, euh, mm -hmm. des gemmes, enfin là, dans, dans les niveaux on a caché des gemmes qui sont un peu plus dures à ramener que, les, que le, simplement les trésors. On peut, on peut rater des trésors, il y a un seuil à atteindre, mais c'est pas du tout 100% des trésors qu'il faut atteindre. Euh, par contre il y a quelques gemmes voilà, qui sont plus dures à ramener et qui sont un peu, un peu plus vicieuses et euh, donc typiquement les montres permettent un petit peu de euh, de, de les trouver ou de les attraper plus facilement ou juste de, de passer le jeu plus facilement donc on les débloque avec l'or euh, qu'on rattrape et qu'on qu ramène et euh, les gemmes qu'on ramène permettent de débloquer d'autres skins de personnages en gros On a parlé euh, de Pixel Nest Studio, mais il y a aussi un autre développeur euh, derrière Cthulhu, c'est le Headbang Club. On a parlé d'eux comme étant euh, eh bien, euh, les créateurs, euh, notamment de Death Tower, euh, qui est encore en Kickstarter. Quel est leur apport euh, dans Cthulhu C'est un apport euh, visiblement de game et level design, c'est ça Oui, c'est ça. Donc le Headbang Club, d'abord, ça a été. Euh, un... C'est une coprode. Donc c'est. Euh... Le Headbank qui a été avec nous assez tôt dans le projet, notamment quand on cherchait du financement avec côté publisher, côté CNC. Ça a d'abord été une aide comment dire, de production, enfin de, mm -hmm. de pré-production plutôt. Et ensuite, on a eu une des personnes du Headbank Club, Luna, qui nous a beaucoup, beaucoup soutenu, enfin, beaucoup comment dire, aidé en production pour produire des niveaux, trouver des idées de de game design, et donc c'est plus une aide voilà game design, level design. Et parmi euh, ces aides, il y a donc du coup le dungeon crawler, euh, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un dungeon crawler quand même sans combat, euh, peut-être uniquement les boss qui, qui le sont, est-ce que c'est difficile de réaliser un dungeon crawler sans combat Un jeu sans combat, c'était euh, un défi euh, dans l'idée de proposer un truc un peu différent, pas de combat, pas de système de vie, pas de mort, euh, on peut tomber dans les trous autant de fois qu'on veut, Euh, et il euh, y a quelques ennemis, euh, les tentacules ou les escargots mangeurs de pièces, mais ils viennent perturber le puzzle, mais jamais, euh, jamais bloquer le joueur ou tuer le joueur. Euh, C'est une volonté, notamment pour pouvoir jouer avec euh, des enfants. C'était moi un truc qui m'intéressait et aussi de montrer qu'on peut faire des jeux sans combat, euh, surtout après un truc comme Sterelene qui est un petit peu décérébré où il n'y a pas de choix que de tuer tout le monde. Euh, voilà. Après, donc, côté Ed Bang, on nous a quand même assez vite dit que pour les moments d'intensité il allait falloir des boss ou des créatures un petit peu plus enfin bloquantes ou plus plus imposantes euh, et donc on a on a designé ces boss comme des grands puzzles en fait à plusieurs étapes où on utilise des mécanismes déjà appris précédemment pour pour résoudre le boss comment on fait pour rendre visible justement euh, comment on fait pour rendre lisible même le jeu alors qu'on est justement dans une direction artistique assez sombre finalement, puisqu'on traverse des donjons, on traverse des grottes, on n'a pas forcément une grande luminosité. Comment toi, en tant que directeur artistique, tu as géré ces, ces problématiques-là Alors moi, ma manière de gérer ça, c'est pas trop faire justement des environnements sombres. Je suis plutôt quelqu'un qui tire vers le cartoon plutôt que le réaliste. Donc j'ai plus tendance à, faire les en... à éclairer les environnements, à colorer les éléments et ce que j'ai fait pour Cthulhu du coup c'était d'essayer de mettre un peu tout ça dedans pour que ce soit plus, plus joyeux que l'univers Lovecraft d'origine mm -hmm. ah, plus joyeux plus, en tout cas plus coloré, plus mystérieux aussi. Pour le jeu pour, pour rendre ça lisible euh, mm -hmm. on a des, techni des techniques qui sont pas particulièrement spécifiques au projet qui sont un peu générales mais c'est important que les personnages soient contrastés par rapport à l'environnement Euh, on va se servir de, de des couleurs des, des, de, la, comment dire, de la luminosité des éléments euh, des éléments plutôt sombres seront un peu moins visibles dans le décor ou un peu moins comment dire, ils vont pas sauter aux yeux euh, on va en éclairer certains on va utiliser des éléments du décor par exemple euh, des lumières sur les murs pour attirer l'œil du joueur pour lui donner des informations de hey, il se passe quelque chose par là euh, regarde et c'est tous ces petits éléments Euh, qui, qui aide justement, euh, qui participe à la lisibilité du jeu. On a parlé euh, des développeurs, on va parler de l'éditeur désormais, c'est T-Games, et c'est un éditeur particulier puisque c'est toi qui en es euh, cofondateur, euh, Damien. Pourquoi avoir euh, cofondé euh, T-Games Est-ce que justement c'est dans la mouvance euh, du fait que vous ayez des difficultés à trouver un éditeur que vous êtes dit on va éditer notre, notre jeu nous-mêmes Oui, alors c'est un projet euh, qui n'est pas lié à Cthulhu au début et que je fais avec une, un autre associé qui s'appelle Vincent Bozé euh, que je salue s'il m'écoute. Et euh, l'idée c'était de faire un bon, déjà on avait tous les deux des jeux euh, réalisés. Enfin, j'avais Stereden, Flipon, il en avait aussi de son côté. Et il allait fermer sa structure et moi je voulais les récupérer de plugins digital. Donc c'était l'idée de créer une structure où on pouvait les mettre, les vendre et euh, sans trop s'en occuper ça garde l'argent et puis quand on veut récupérer l'argent on, on peut quoi euh, et du coup on a une réflexion autour de ok, ça pourrait servir à d'autres gens quand même en fait, d'autres gens qui s'auto-éditent et qui seraient peut-être contents d'avoir ce, euh, cette structure qui paye en euros qui fait tout l'administratif euh, qui a accès à toutes les consoles toutes les plateformes de vente euh, et euh, aussi rejoindre un catalogue où il y a un moment ben, il y aura peut-être euh, moyen de négocier euh, un Game Pass ou un deal parce que le catalogue il est un peu cool. Euh, donc c'est ça le, le projet de départ, c'est une sorte de.. Dé... On est un peu dans le label de musique, euh, un, peu, okay. un, peu, un peu punk, quoi, hein, en se disant on l'appelle nous l'éditeur mutualiste. Euh, dans l'idée, on aimerait vraiment que chaque développeur qui, rejoue, qui met son jeu dans T-Games, il puisse s'impliquer dans T-Games. Euh, après, il y a des réalités euh, administratives qui font que euh, bah, pour être associé, c'est un peu lourd en France. C'est un petit peu euh, plus compliqué que juste mettre un jeu en vente. Mais euh, voilà, le, le projet, c'est un peu un side project, on n'est pas rémunéré par T-Games, euh, donc euh, ça avance euh, parfois plus vite euh, que d'autres. Euh, mais euh, le projet, c'est ça, c'est de faire un éditeur mutualiste un petit peu différent, Plus dans l'entraide, euh, nous on apporte, euh, moi j'apporte du mentorat, Vincent aussi, euh, j'apporte, euh, il y a des devs qui bloquent sur euh, des algorithmes ou de l'optimisation, je suis capable de les aider, ou un éditeur classique qui ne peut pas. Euh, La voilà, contrepartie c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent, donc on ne peut pas financer trop le marketing ou du financement de production. Mais ouais. voilà, voilà, t game, c'est une tentative de faire quelque chose de différent pour euh, les indépendants. Et euh, le lien avec Toulouse, c'est effectivement, on n'a pas trouvé d'éditeur euh, traditionnel avec qui on aurait signé. On l'aurait pris ça en priorité parce qu'on a besoin d'argent, très clairement. Euh, mais du coup, le fait qu'on ne on va pas sortir sous Pixel Nest et pas Party Games, déjà, ça n'enverrait pas un très bon message de se dire on n'utilise pas nos propres outils. Euh, et en plus, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, voilà, c'est une force. On rejoint à, à la fois un catalogue et on va participer au truc. Et... La suite Pour Cthulhu, euh, pour Pixel Nest Studio, euh, c'est laquelle, Damien Est-ce que vous allez euh, travailler sur euh, du futur contenu pour le jeu, ou est-ce que vous êtes déjà en train de plancher sur une nouvelle idée Des idées Eddie, il y en a beaucoup. C'est un générateur de pitch, donc il y a beaucoup d'idées dans les cartons, euh, mais on n'abandonne pas Cthulhu. Déjà, on, fait une... on va essayer de faire une belle release, euh, de, corri... de suivre le jeu derrière pour corriger s'il y a des problèmes. Le contenu additionnel, ça va dépendre du succès du jeu. On n'est pas contre euh, rajouter des niveaux, enfin, il y a des choses euh, possibles, mais ça va dépendre du succès du jeu. Et puis, il y a donc au moins le portage Switch, voire euh, d'autres consoles. Euh, Voir, Switch a... Voir Switch 2 Voir Switch 2, on adorait. On va attendre, euh, comme tout le monde, mardi. Non, c'est pas mardi, c'est mercredi euh, le... Oui, c'est mercredi, oui, absolument. Voilà, tu vais suivre très clairement ça. Et euh, on espère, oui. Ce serait très cool. Ah bah mais euh, oui il y a d'autres projets dans les cartons ça c'est sûr Edi toi de ton côté tu veux rajouter quelque chose Damien a tout dit là dessus on se concentre d'abord sur la release du jeu parce que le jeu tant qu'il n'est pas release tant qu'on n'est pas euh, des semaines après il y a toujours du travail il y a toujours mm -hmm. des choses à faire dessus et... donc on se concentre là dessus et après comme il le disait euh, des, des pitchs de jeu, des idées des... on n'en manque pas donc il euh, y aura forcément une suite il y aura quelque chose après On termine cette euh, discussion par euh, vos recommandations. Recommandations de jeux pas très connus, recommandations de jeux peut-être faits euh, par euh, des personnes, euh, peut-être justement dans le giron de T-Games. Damien, euh, est-ce que tu as euh, quelques petites recommandations à nous faire Alors, j'avais préparé un truc, c'était plus du triple A, mais <rire> ou du triple I. Mais là, je suis embarrassé. On va, on va dire que je ne suis pas la promo des jeux T-Games, si je... je dis ce que j'avais prévu. <rire> Ah, N'hésitez pas à regarder tout le catalogue de T Games. On a bah, Claudie Vallée qui est sorti, euh, c'était en octobre dernier, un jeu un jeu cosy qui peut vous faire du bien. Là, c'est la fin de l'hiver, on trouve du soleil, mais un jeu où on va en colline de vacances sur sur une île ensoleillée et, euh, et voilà, on fait des petites quêtes. C'est un jeu de promenade. C'est vraiment c'est très cosy, très doux. Ça fait beaucoup de bien. L'autre recommandation, c'est un peu l'inverse. C'est un jeu violent. C'est The, The Finals sur Steam. Euh, enfin c'est violent mais ça va c'est du, du PVP euh, un FPS compétitif euh. Euh, mais euh, qui est très intéressant dans sa façon d'approcher le gameplay euh, c'est entre Fortnite et Counter Strike il euh, y a des armes à feu, il y a des gadgets un peu, un peu rigolos on peut jouer un type avec une, un gros marteau qui casse tout le décor, on peut jouer un sniper euh, qui se cache, on peut jouer plein de choses je le trouve euh, vraiment très rafraîchissant, très dynamique très bien fait Et dis-toi de ton côté. Eh ben moi, j'aurais tendance à conseiller euh, un petit jeu coop euh, sympa euh, pour des soirées entre amis, qui s'appelle Touloute, toulout, pardon, et qui doit sortir <rire> dans très peu de temps. Euh, et sinon, mes recommandations plutôt, euh, jeu un peu plus double triple A. En ce moment, je suis tombé dans The Bazar, qui est un okay. jeu en open, euh, en, en early access en ce moment, okay. enfin, en bêta ouverte plutôt, qui est un, un mélange hyper original et de comment dire, hyper créatif à, à mi-chemin entre ce que serait Hearthstone et TFT. Ça paraît un peu étrange, mais le, le mélange vient de là. C'est un ancien joueur d'Hearthstone et le jeu est très chouette. Voilà, je suis un peu tombé dedans et je n'en sors plus. Damien Mayence, merci beaucoup d'être venu dans Indie 500. Eddie Margueron, merci beaucoup d'être venu dans Indie 500 pour nous parler de Cthulhu, Damien tu en es le lead programmeur, tu es le cofondateur de Pixel Nest Studio, Eddie Margueron tu en es le directeur artistique, tu es associé non fondateur de Pixel Nest Studio euh, Cthulhu, ça sort le 14 avril 2025, c'est développé par Pixel Nest Studio et le Headbang Club, c'est édité par T-Games, c'est disponible sur Steam ce sera peut-être disponible sur Switch au mois de mai 2025 et ça coûte 4 14,99€, est-ce que vous avez des choses à rajouter Non, c'est très bien, merci, merci pour l'invitation. Enfin, pas de soucis. Merci et bah c'est la fin de cet épisode euh, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté ce dernier épisode Indie 500, n'hésitez pas à retrouver les précédents épisodes sur toutes les plateformes de podcast également sur Youtube, n'hésitez pas également à aller wishlist les différents jeux qui sont présents dans cet épisode, qui ont été présentés dans cet épisode et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tour de piste pour de nouveaux jeux, salut à tous et salut à toutes